Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre qui traite du parcours d'Elon Musk. Donc qu'est-ce qu'il m'a apporté et pourquoi est-ce que je pense que c'est utile aujourd'hui pour quelqu'un qui veut lancer sa start-up Alors, je commence juste par vous dire que en fait, c'est pas essentiel, c'est-à-dire que vous trouvez déjà beaucoup de contenu et d'informations sur Elon Musk et son parcours notamment sur YouTube. Il y a aucun documentaire à ce sujet. Donc on va dire que le livre c'est vraiment pour ceux qui veulent approfondir et en savoir plus sur le personnage. La première raison pour acheter le livre, c'est que Elon Musk a changé les règles de la Silicon Valley. Et notamment vous apprenez dans le livre que les cofondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, sont entre les mains jaloux d'Elon Musk parce qu'il a en fait beaucoup plus de contrôle sur ses entreprises. Autrement dit, lorsque Elon Musk veut créer un nouveau produit ou sortir une nouvelle usine, il y a pas autant de gens à les convaincre que chez Google. Par exemple chez SpaceX, il est vraiment le seul maître à bord et pendant très longtemps, il a été le seul investisseur de la boîte. Donc forcément, il avait un contrôle total sur l'entreprise. Contrairement à Google, qui est une boîte qu'aujourd'hui est dirigée essentiellement par des investisseurs ou des syndicats extérieurs à l'origine de la boîte. Donc tout ça pour dire que en fait, Elon Musk, en tout cas pour moi, il a changé la manière de voir l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley. C'est plus créer une start-up pour qu'elle devienne le prochain Google ou le prochain Facebook, c'est créer une start-up pour qu'elle soit rachetée par la suite pour avoir du capital pour recréer notre startup qui, elle, va créer des produits qui seront extraordinaires et qui vont changer le monde. Le deuxième point, c'est que vous pouvez calquer votre propre parcours sur celui des grands entrepreneurs. Donc, vous l'aurez compris dans toutes les vidéos que je vous fais, mon modèle, c'est Elon Musk, notamment parce qu'il y a une de ses compagnies qui s'appelle SpaceX et qui a été créée pour coloniser Mars. Donc, forcément, ça me parle et forcément, ça me motive. Mais ce qu'il y a de génial, c'est qu'en fait, dans toutes les situations où vous vous retrouvez, vous vous demandez qu'est-ce que cette personne a fait Et en fait, vous faites pareil. Vous arrêtez de réfléchir à faire les débats, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Vous faites pareil. Par exemple, où est-ce qu'il a créé sa start-up dans la Silicon Valley Donc, je crée ma start-up dans la Silicon Valley. Comment est-ce qu'il a créé sa première start-up Il en a codé les premières versions. Donc, je dev... je me mets à l'informatique et je fais la première version de ma start-up. Et euh, par exemple, dans quel secteur il a lancé sa première start-up C'était un site web, donc c'était dans le domaine des technologies. Donc, je fais pareil parce que ça d'abord, effectivement, de investissement au départ. Donc euh, tout ça ça peut vous aider à vraiment vous cadrer à, à vous donner un axe de conduite comme ça pour votre parcours, c'est rassurant et surtout l'idée de vous, vous écouter et vous copier des gens qui ont réussi. Et donc ça je pense que c'est un élément qui est important. Et enfin le troisième point c'est que vous comprenez à quel point il a galéré, à quel point il en a chier, il a vraiment travaillé très dur, il a dû aller au-delà de beaucoup d'obstacles. Vous apprenez notamment dans le livre bon qu'il a eu une enfance difficile mais ça je vous laisse le découvrir dans le livre, mais que aussi il y a eu des moments quand en 2008 ou pendant la crise financière, en fait, ces deux compagnies étaient au bord de la faillite et comme plus de ça, il y avait un divorce. Donc on va dire que tout ça force le respect et que évidemment, c'est inspirant pour vous si vous êtes entrepreneur, si vous êtes en train de créer votre start-up, vous en avez l'ambition, forcément, ça va vous renforcer et ça va vous donner encore un peu plus de motivation pour continuer et persévérer. Et au final, ça va vous remettre effectivement sur les rails en vous disant que Ce que vous êtes en train de vivre, c'est probablement pas aussi dur que ce que les personnes comme lui ont vécu. Donc voilà pour cette biographie d'Elon Musk. Si vous êtes intéressé par le sujet et par le personnage, en fait je vous ai fait une petite formation pour devenir euh, le prochain Elon Musk. Et surtout, comme je vous le disais, pour calquer votre parcours d'entrepreneur sur lui, sur Elon Musk. Le tout en 2017 et avec les nouvelles industries à disrupter. Sinon, vous pouvez tout simplement vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. A très vite